Tu manque comme tu respire Et tu montes montant tu mords Tu respire Tu comme respire Tu comme tu tu tu On vraiment songes Je ne sais plus à quel c'est me vouer T'aimer, c'est accepter En espérant qu'un jour Tu vas changer en tes vrais mensonges Et tes multiples secrets Je ne sais plus à quel c'est me vouer T'aimer, c'est accepter En espérant qu'un beau jour Tu ments comme tu respires Tu ments comme tu respires La rivière Je ne peux pas Tenter Les éclairs Et te quitter Ne m'est pas facile Et t'aimer s'avère très difficile Mon cœur a perdu ce combat Et sur le champ de bataille De nos ébats Rénoncer à tes bras Et oublier tes bras Ça c'est un autre débat Un autre combat Mon cœur a perdu ce combat Et sur le champ de bataille de nos ébats Prisonnier de tes bras Prisonnier de tes bras Ça c'est un autre débat Köszönöm rests No